Nous rendez-vous aujourd'hui avec l'espéranto, cette langue universelle et équitable inventée par Louis-Lazare il y a 120 ans. Cette émission comprendra, comme les précédentes, un peu de grammaire, la suite de l'histoire de l'espéranto, un témoignage sur l'utilité de la langue universelle, la suite du petit prince de Saint-Exupéry et enfin d'actualité. Mais d'abord un peu de musique. En espéranto, on trouve tous les styles de musique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. In questo vi invito a vivere Trempa di me nel mal felice Cervi nestas nun en mi Dicchigis la envio Impulse chi el il best Mi pleniggias per sovaggio Sena mi chiamo in spirito Tu confido. for morta vi tra penetrismi Un digi scorca animo Mia vive e brecci malzano e via agia tozza appunto crigias mondo cauzo del sintomo e ci su via vol Régis nous explique aujourd'hui la règle grammaire numéro 16, qui sera la dernière. Donc, comme nous l'avons vu lors des précédentes émissions, donc euh, la terminaison O désigne les noms et la terminaison A les adjectifs. Et bien, ces terminaisons peuvent être supprimées et remplacées par une apostrophe pour des raisons de c'est-à-dire pour des questions de beauté ou de rythmique de la langue. Par exemple, au lieu de dire Della mondo, on dira. Del Mondo, avec un L'. apostrophe. Ce procédé est très, est très utilisé dans le domaine artistique et en particulier dans la chanson et dans la poésie, car il est, très, il est très utile pour la versification. Pour prendre un exemple fameux, la chanson de Brassens, Les Amoureux sur les bancs publics, a été traduite en espéranto par la Géamantoi sur, sur la Verda Bank. Bank est en fait le mot Benko, qui signifie banc. auquel on a enlevé la terminaison « o ». Donc, encore une fois, c'est très simple. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Pierre, euh, notre parcours des règles fondamentales de l'espéranto, des règles de grammaire fondamentales de l'espéranto, se termine, puisque je vous rappelle qu'il y en a que 16. Donc le but n'était pas de vous apprendre la langue euh, de manière euh, très approfondie, mais de vous faire découvrir son fonctionnement. J'espère que ça vous a intéressé, malgré la difficulté d'expliquer une règle de grammaire, de grammaire en un peu plus d'une minute. Reprenons maintenant l'histoire de l'Espéranto avec Catherine. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'Espéranto et la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, Organisation nationale des Nations Unies. Malheureusement, l'histoire de ces relations a été assez courte puisqu'elle a duré 4 ans, de 1920 à 1924. Dès la première réunion de la SDN, le 11 décembre 1920, la question d'une langue internationale est à l'ordre du jour. L'Espéranto y est proposé. Une commission est nommée, mais au moment de présenter son rapport, qui est très favorable à l'Espéranto, le délégué français, Gabriel Anoto, membre de l'Académie française, proteste vigoureusement, refuse tout débat sur cette question, arguant du fait que le français est déjà langue internationale. Et ce n'est malheureusement, je crois, que le début d'une opposition farouche à l'espéranto de la part des responsables français, au nom de la soi-disant supériorité de la langue française. Eh oui, le travail de sap des politiques français est payant. Malgré les arguments très forts en faveur de l'espéranto, les avis sont partagés. La Chine, le Japon, la Perse, la Finlande, la Bulgarie soutiennent l'espéranto. La Suède, la Norvège soutiennent l'anglais, Et eh oui, déjà Le Brésil, quant à lui, considère l'espéranto comme une langue de miséreux et de communistes. Lors de l'émission précédente, nous avions vu que le ministre de l'Instruction en France, Léon, Léon Bérard, interdit l'enseignement de l'espéranto dans les écoles comme un dangereux outil de l'internationalisme et un concurrent de la langue française dans le monde. Et alors que ressort-il au final de tous ces débats Tous ces débats qui durent 5 ans débouchent sur l'autorisation de l'usage de l'espéranto dans le télégraphe et dans les relations radiotélégraphiques. Mais la question de son enseignement demeure entière à cause de la France. Toutes les recommandations de la SDN concernant l'espéranto restent sur le papier, comme celle d'ailleurs du désarmement. Aujourd'hui, c'est notre ami Régis qui nous apporte son témoignage sur un voyage en Géorgie. Oui, donc euh, je voudrais parler d'un voyage qui m'a particulièrement marqué, puisque quand j'ai commencé à apprendre l'espéranto, j'ai cherché à avoir des correspondants dans le monde entier, et j'ai par en particulier euh, depuis 2003 euh, correspondu avec euh, une cor donc avec euh, une géorgienne, donc qui s'appelle Théa Tourminadze, donc Tea c'est son prénom, et donc qui habite à Tbilissi dans la capitale euh, de la Géorgie. Donc en 2006, euh, elle m'a invité à, à voyager chez elle, et donc j'ai pu vivre en immersion complète dans sa famille pendant trois semaines et c'était très intéressant, surtout parce que j'ai pu découvrir des endroits que, par le tourisme normal, on pourrait pas découvrir. voilà Et est-ce que tu as découvert des, des traces de, de la guerre, la chirurgie étant un pays très très souvent en guerre Oui, c'est vrai que depuis la, la fin de l'Union soviétique, il y a eu plusieurs guerres civiles qui se sont produites. En fait, j'ai pas vu vraiment de traces Mais par contre, euh, ce qui m'a marqué, c'est c'est plutôt le niveau de vie des gens, puisque je me souviens que, en fait, je suis arrivé de nuit, on a dormi directement dans la famille, puisque toute sa famille habite dans le même appartement, qui est un grand appartement. Et quand le matin, je me suis réveillé, je suis sorti dehors, euh, j'ai regardé l'immeuble. Chez nous, ça serait un immeuble euh, dont on se dirait qu'on va le détruire le lendemain. Donc, ces immeubles un peu soviétiques, tout gris, et puis avec euh, des rues où il n'y avait même pas de, de goudron, enfin de, de bitume. Et est-ce que tu as découvert des, des coutumes spéciales, par exemple, au moment des repas Oui, ben, leur manière de manger, en fait, c'est surtout un peu à la chinoise. C'est-à-dire qu'on apporte plein de petits plats et puis on mange plein de... petits plats différents. Par contre, il euh, y a une coutume que j'ai bien adorée, c'est en fait, on porte des toasts euh, pendant des fois une heure, deux heures avant le repas, et donc euh, l'un après l'autre, il faut euh, porter un toast à sa famille, à l'amitié métier entre, entre les peuples, et là, je dois dire qu'ils avaient un peu plus d'entraînement que moi, parce que qu'ils boivent en général un peu de la vodka ou de la vodka maison, et j'avais du mal, quand même. L'aviateur Saint-Exupéry rencontre le petit prince dans le désert. Mon dessin ne représentait pas un chameau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. À l'intérieur, j'ai dessiné l'intérieur du serpent boa. Afin que les grandes personnes puissent comprendre. Pour Elles ont toujours besoin d'explications. Il am Mon dessin numéro deux était comme ça. Yel, aspectis Les grandes personnes m'ont alors conseillé de laisser de côté. La grandouloy contilis mi flakene latsu. Les dessins de serpents Boa ouverts ou fermés. Des de des boasoy aou mal fermitaie aouné. et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. Kai preferer interessit giografia, istorio, calcul arto kai grammatico. C'est ainsi que à l'âge de 6 ans, j'ai abandonné une magnifique carrière de peintre. Mi resignis grandiosan pentristan karrieren. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Mi senku rajicis pro la fiasco de miglia desegno numero 1 kai de miglia desegno numero 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Ne niyam la grandouille d'o lei comprennas tutte per si même. Et pour les enfants, c'est fatigant de toujours et toujours leur donner des explications. Kai alla infanoy e sta la zigecchiam donadial ili clrigoine. Et pour terminer cette émission, Régis, quelques actualités Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Vinyl Cosmo, qui est un label de musique indépendant spécialisé dans la musique en espéranto. Donc, ce label dispose de son propre studio d'enregistrement qui est basé à Toulouse. Donc, Il produit et édite des CD et dispose même d'un site internet sur lequel il est possible d'écouter et d'acheter en ligne des CD. Et depuis peu, il est également possible de télécharger des titres et des albums au format MP3. Donc, Les sites de musique proposés sont variés. Par exemple, les dernières productions sorties ont été Africa Compilo, une compilation d'artistes africains, Eterne Rima, un rappeur polonais, ou Kaltiel Plou, un groupe de musique traditionnelle catalan. Ou bien encore Karina, une jeune chanteuse qui interprète des textes en espéranto dans un style folk rock acoustique. Donc cette année, la plupart des chansons que vous avez pu écouter pendant l'émission ont été produites par Vinyl Cosmo. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.vinylcosmo.com sachant que Vinyl Cosmo s'écrit V-I-N-I-L-K-O-S-M-O. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bonan auscultadon, caggis